T'es c a s t r o n e Combien de frères? frères? Écoute, yeah. Yeah. né le 29 juillet, je représente les vrais, ni que les faux, je rêve la thune et non la merde. Or Orphelin de m e r e je mène ma vie en solo, 15 ans sans te voir, cela me manque vraiment. Tu m'as laissé à l'âge de 5 ans, maintenant j'ai 20 piges, ouais, ton fils a grandi. Tu manques tellement, j'apprends à vivre dans le noir sans savoir où je vais. Mais le sud c'est me guette, comment affronter mes peurs. Dans la vie, faut choisir son chemin. Sans faire exprès, je choisis le plus difficile, peut-être demain. Bref, ici c'est pas ma place, f a u d r a i t que j'ai les miens. Même si le temps joue contre moi, je m'en bats les couilles. Mais tout s'entrime, je connais bien la crise, envie la même cause. Quoi que dire de plus, je dois affronter mes peurs, car c'est mon destin. Donc je peux pas b a s q e r Belgie. Combien de frères sont derrière moi à part être terri Combien d'artistes ont baissé les bras f o r t e d signer é Combien de fois que je sais toujours de viser le sommet Ça sert à rien de rire. Car un jour ça ira, combien de frères sont derrière moi par intérêt? Combien d'artistes ont baissé les bras, force de signer? Combien de fois que je sais toujours de vise r le sommet, ça sert à rien de rire. Car un jour ça ira, mourir ici ou là-bas? C'est pas pareil, c'est comme à l'église. Chacun son tour et puis je me barre. Vendre mon art pour une vie d'artiste, mais qui t'a dit ça? Fausse rumeur, j m'en bats les couilles de ceux qui v e n d t l'art. Il n'est pas encore la fin du monde, monnaie presse. Chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est ça le code. On vit dans un monde où chacun veut sa part, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position, mais c'est triste à dire. On fait avec ce qu'on a, souvent les gens sont bien. Mais deux fois bizarre, regarde ce mec qui me dit PTK tu vas signer, mais c'est quoi ton problème Si je le fais à q u o i ça t'arrange et moi ça me dérange Ma famille veut que je sois une personne hyper bien, plus question de traîner, c'est mon deuxième couplet Les Rénois veulent s'approcher, je veux les couper Ouais vas-y p o u f l e Combien de frères sont derrière moi à part n t r e erré Combien d'artistes ont baissé les bras, force de signer Combien de fois que je sais toujours de vise r le sommet, ça sert à rien de rire Car un jour ça ira, combien de frères sont derrière moi par intérêt? Combien d'artistes ont baissé les bras à force de signer? Combien de f o i s que je sais toujours de vise le s o m m e i Ça sert à rien de rire, car un jour ça ira. Aujourd'hui je creve la dalle, version vient m'aider. Mais si un jour ça marche, bel et bien tu seras le premier. Aux infos, master, ouais, info, master. Quand je crevais la dalle, t'étais où, m o n g a r s Je suis pas un crime et criminel, juste un vrai garçon. Écoute ça, mon frère, ça se passe dans ma tête, tellement de choses à dire. Vu mon vœu qui m'ont passé et tous les gens qui m'ont vu grandir dans la street que j'ai passé. e Big big up à tous mes potes qui m'ont vu grandir, je vous aime. Mes remerciements à Pierre, r o d m a r q u qui me soutient. Je fais mes bails every day, je ne presse rien. Et quand tu fais un sang qui bouge bien à s i m b i k i c i les mêmes potes que tu kiffes te feront la main noire. Je me sens oppressé, fatigué, dépassé de vivre les mêmes choses cruelles. Car les vrais frères sont plus les mêmes. Combien de frères sont derrière moi à part ê t e t e r r i b l s Combien d'artistes ont baissé les bras à force de signer.、Combien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 ジュー、ピテカス、トロン、サスパス、